2012 s'est complètement désagrégé dans une fin du monde totalement destructrice, du moins dans la tête de certains. <rire> nous, les réanimateurs, ne détruirons rien pour une fois. Nous nous contenterons de faire une autopsie parfois sanguignolante de la dernière année en matière de métal, du moins ce qui nous aura le plus marqué. Donc, puisque cette autopsie risque de prendre un certain temps, en plus d'être quelque peu explicite, sans plus attendre, débutons cette première partie de l'incontournable Retro Undead version 2012. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout si après tant d'années, vous ne vous êtes pas encore rendu compte que nos prescriptions et traitements sont toujours pires que le mal lui-même. <rire> Priez. Fear is still our fucking business. We are Undead Incorporated. cause We fucking said so.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 « Cap Vers les Trois-Rivières! Eh,、hey, vous avez l'air de savoir où on s'en va, capitaine? Ben oui, mon moussaillon.、Bon、la légende dit que la barrique, c'est le lieu de prédilection pour les amateurs de bière s de micro-bassine québécoise, s d'importation et de savoureux produits du terroir. Puis si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a r e n g t n u a i s Ah, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition de réanimation des Undead Incorporated Show. En ce 15 janvier de l'an de disgrâce 2013, je suis le Dr. Payne Pendragon et, bien entendu, l'assistant, le gobelin, le pire des cauchemars, celui qui devra, à, vous, à qui je devrai ma rédemption un jour ou l'autre. c e s t n i s t r o s e Lui-même en personne. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va bien. Oui, il y a une belle lunette qu'on ne s'est pas vue, mon cher. Ben oui, je m'attendais à avoir une fin du monde, tout soit le chaos, puis ils ont encore mis ça, gang de chocs. Ah, mais on va remettre ça à une autre date. Moi, f i n a le m e n t on n'avait pas le temps. a u j o u r d h u i ç g t a t t e n d a i t à quoi d'autre? Ben oui, là, u sais. Quand tu fais confiance au monde, à un moment donné, c'est. <rire> bon, tu peux faire confiance aux gens, c'est à la masque, s e tu ne dois pas faire ouais, confiance Oui, c'est ça, ça. Voilà. Et oui, c'est la première édition pour réanimation en ce début d'année 2013. Et puis,、euh, comme on se doit de le faire, comme à toutes les années,、eh、bien, c'est notre première partie de la rétrospective qui porte le nom de Retro Undead de 2012, évidemment. Donc,、euh, i l devrait s'échelonner sur deux à trois、voilà、émissions. Vraiment trois émissions.、Là. Quoique, moi, personnellement, j'aurais beaucoup moins retenu de, de parutions que Sinistros l'a fait.、Oh, mais, mais quand c même,、connerie. c e s t vrai, je c o n n e、euh, r d i e Par contre, euh, honnêtement, euh, pendant la période où on était en arrêt, j'ai fait certaines réécoutes. C'est ce que j'ai fait moi aussi, c'est pour ça que mes tops ont changé. d e trucs qui étaient sortis justement, et puis qu'au départ, ne m a v a i t pas vraiment emballé, puis il y en a peut-être qui vont se transformer pour ben, faire partie ça, de ça. ça moi, il y, y a eu des écoutes、euh, qui ont fait que j'ai découvert d'autres albums de 2012.、Euh, moi, finalement, j'ai fait un, un, un top 70. Tu sais,、okay. euh, c'est sûr et certain que je ne passerai pas les 70 albums. Euh, au lieu de faire, mettons, bon,、euh, la rétrospective à partir de, de 30, aller jusqu'à 1, j'y vais, je pige. J'y vais selon les thèmes, comme avoir un thème heavy metal, il peut avoir l'album numéro 2, l'album numéro 60, l'album numéro 15 dans le même thème. OK, bloc, OK. Tu n a u r a pas. En fait, tu... moi non plus, là, dans ce qu'on présente, je ne respecte pas de dire que ça c'est mon numéro 1, ça c'est mon numéro 3, et ainsi de suite. J'y vais vraiment en me disant, b e n regarde, je suis allé avec les dates de découverte à peu près. b e n moi, j'y étais selon. Mes goûts, c'est sûr et certain que. Je me suis fier que c'est selon mes chroniques que j'ai faites sur Hurlemort.、Euh, donc, il y a des albums qui sont cotés entre 7,5 et 9,5.、Bon, on s'entend qu'entre 8 et 9,5, les albums, je les aime tous.、Là. Oui, oui.、T'sais, mais là, vu qu'ils étaient notés, je ne pouvais pas mettre un album de 8 sur 10 en deuxième position pour skipper、Par、un 9,5. Par rapport à ça, tu sais. Fait, fait que là, je l'ai t selon mes n o t e s selon à peu près.、Euh, C'est sûr que c'est un top 70, mais c'est assez,、euh, assez large.、Euh, tu sais, disons que les, les 8 sur 10,、euh, ils seraient tous e x é e q u o Oui, tu t'es laissé de l'attitude.、Bon, tu、euh, sais, quand on、euh, t couché. Bon, ben, sans plus tarder,、euh, je vais vous présenter le premier bloc qui était ma première,、euh, batch 2012 en ce que j'avais retenu pour cette Retro Undead. On a entendu juste avant la pause publicitaire, la formation allemande,、the、Gravedigger, et la pièce Hell Dog est tirée du dernier album, qui, ben, évidemment, ça, ça va être tous les derniers albums, on s'entend, là. <coughs> Clash of the Gods, qui est paru le 31 août 2012 sur l'étiquette Napalm Records. Qui est un excellent album, un, un très bon, e、euh... Et oui, oui, et qui plus est, moi qui n'ai Je suis vraiment un amateur de heavy metal en tant que tel. Cet album-là m'a vraiment accroché. Ben, je vais dire que cet album-là, c'est selon moi aussi bon que Heavy Metal Breakdown、euh, de l'époque. C'est. Je, je pense que je l'aime autant. Oh oui, moi aussi. Ouais, moi,、euh, ça, ça a fait.、Oh, à l'époque, l h e Metal Breakdown avait été un peu.、Euh, il avait chamboulé un peu. Ben, un, un genre, petit、ça. peu pas mal.、Ouais. C'est un nouveau <coughs> son, un nouveau.、Euh... Vocal différent. Je pense que, bon, on s'entend que. Même le vocal, je le trouve meilleur en date de. Mais p r é s e n m e n t oui, oui. Que c est, c est, ce qu'il était. C'est le même chanteur. C'est sûr que la cigarette、euh, aide pas. <rire> la vieillesse non plus, j'imagine. <rire> les longues nuits s a n s d o r m i r et les、euh, folles aventures autre... en tournée. Je présume que tout ça, il n'y ait pas quelque chose, mais moi, je trouve ça encore mieux. Euh, juste auparavant, nous avons une formation,、euh, canadienne, montréalaise, même s'ils se disent de Rome. Ex-DO, <coughs> formation que t'as plus ou moins aimé, et en fait, ben, album t'as plus ou moins aimé, je devrais dire. Et en fait, je connais pas beaucoup de gens dans mon entourage, immé entourage immédiat qui ont apprécié vraiment l'album, mais moi, oui, il m'a plu. Donc, la pièce était Perakulos Aquila, qui e t i r é e de l'album Caligula, qui est paru le 29 août dernier sur,、euh s u r Napalm Record? Voyons donc. Non, tu... non, ça, c'est une série média, je pense. Non, non, je ne suis pas sûr. Pour、euh, Nutella Blas. Non, s u r Napalm Record. Ah, ouais? Oui, oui. Je pense、ouais. que c'est Nutella Blas. Le premier était s u r n éclair, je pense. Auparavant, nous a l o n s aux formations u é d o i s e Grave et la pièce Desembodied Steps que l'on retrouve sur Endless Procession of Souls. Un très très bon album,、oui. euh, mais vraiment en poche en c h a u Bon, on les a vus juste une fois, c'était pas bon. Peut-être que c'était un mauvais soir, je sais pas. o、bon, u peut-être. Grave, moi, je l'ai mis, il, serait, il se retrouverait à ma 38e position dans mon top. Mais 38e position, c'est m i e u x q u i t e é un 8,5 cet album-là. Donc, 8.5, ça équivaudrait, mettons, à une quinzième position.、Disons. OK. Endless Procession of Souls est paru le 27 août dernier sur Century Media. Juste auparavant, nous avons ouvert cette première édition de réanimation 2013 avec la formation du Portugal Moonspell et la pièce Trope, l e c a n t r o p e que l'on retrouve sur. Les deux dernières parutions qui sont Alpha Noir, Omega White, paru le 27 avril. Cette pièce est attirée de l'album Alpha Noir, puisque je trouve qu'il est de loin supérieur à Omega White, qui est un petit peu trop.、Euh, un petit peu trop mou, là. Bon. c'est il, il y a de la mollesse. Il y a de la mollesse, là-dedans. Et c'est apparu, comme je l'ai dit,、mm -hmm. le 27 avril dernier, également sur n e p o l Record. Chose à noter, il n'y a pas. En fait, en ce qui me concerne, moi. J'ai fait, j'ai recueilli mes choix, comme je le disais d'emblée, par chronologie de sortie. Donc, j'ai pas vraiment de thématique. Thématique,、euh, Sinistros, semble-t-il, en aura une. Donc,、euh, vous pourrez y retrouver votre compte d'une façon ou d'une autre, j'imagine. Moi, mais... j'ai omis de <coughs> mettre les dates comme t'as u fait. C'est quelque chose que j'ai complètement oublié, mais. <rire> <rire> <rire> mais, j'aimerais, Sinistros, qu'on prenne quelques minutes pour, respectivement, faire la nomenclature,、euh... Euh, en ondes de nos top 10 respectifs de 2012. D'accord. Mais, on s'entend, top 10 métal, parce qu'il y a probablement bien d'autres choses à gauche et à droite qu'on a aimées. Mais... Ben, métal, moi j'ai inclus <coughs> dans mon. Ben, e tout cas, Killing Joke, je le considère comme métal. r、ah, é s e n t métal. e t a l connotation métal,、oh. parce que moi, il y a beaucoup de choses dans le rock qui m'ont bien dit、ah, aussi, mais bon, ça ne、bon, rentre pas ça, dans ça, le cadre de ça. ça c e s s t ça. Mais je te laisse débuter. Ben, moi, en dixième position, il y a、euh, Kendall m a s s avec s o n m for the dead.、Euh, Qui est un des meilleurs albums de Candlemas à ce jour. n e u v i è m e position, les Français de Gorod avec Perfect a b s o l u t i o n Très belle découverte pour moi avec un Death Metal très technique,、euh, vraiment intéressant.、Euh, Killing Joke avec 2012、euh, qui est dans la lignée des Killing Joke. C'est plus qui l s en sortent eux autres, fidèles à eux-mêmes.、Euh, Mini-album de Revocation,、euh, Tetra To e Genesis、euh, paru sur s i o n Audiovisual en 7ème position, qui est un très bel avant-goût de ce qui s'en vient pour Revocation. Du bon trash, h super technique, c'est assez impressionnant. c y r Bliss, qui nous font un jazz black metal en 6ème position avec l'album Eternal Recurrence.、Euh, un autre groupe un petit peu、euh, très technique, jazzy, progressif, Counterworld Experience avec Music for Kings en 5ème position. À noter que c'est un groupe. Totalement instrumental. Oui.、Ouais. C c ils font parler de leur instrument, finalement. C'est vraiment cool.、Euh, Aeon, tu vas passer.、Euh、Là, c'est ce soir. Ouais, c'est ça. Aeon avec Aeon's Black en quatrième position, qui est un excellent album de Death Metal. Oh,、oui, c'est un des t o p s selon moi, de, de l'année dans le Death. Oui,、oh, ouais. euh, effectivement. Euh, a c c e p t avec Stalingrad en troisième position, qui est le meilleur album d a c c e p t depuis Metal h e a r t Ça, c'est sans contredit.、Euh, mm -hmm. Un excellent choix d'écoute. Là, il y avait deux albums qui s o n t disputés toute l'année.、Euh, le titre de première et deuxième position. Ouais, j'étais même surpris que que tu le mettes. La première en deuxième, position、ouais. est arrivée en première position un petit peu avant et fête. OK. OK. À force de réécouter et de réécouter, c'est ces les deux seuls albums qui sont mérités un 9.5.、Euh, deuxième position, p s y avec Insomniphobia, qui est selon moi le meilleur album de p s y、euh... Et qui est jusqu'à pas très longtemps.、Ah, jusqu'à Avant、point. les fêtes, il était premier,、ouais. mais il a été détrôné par The Levitation X avec son album éponyme. The Levitation X, c'est un amalgame de progressif, de death metal, de rock'n'roll, de punk, d'alternatif et de tout ce que tu veux. Puis le chanteur-bassiste, c'est le chanteur-bassiste d a la room qui est arrivé cinquième l'année、okay. passée.、Euh, Mais tu vois ça, la réputation ex, je ne connais pas ça. Ben je ne l'ai pas passé ici. Non,、euh, je sais. J'avais ça dans mes cassins, puis、euh, je l'écoutais、ah. de temps en temps, p i s pendant le temps des fêtes, ben, à force de. Ah、oh, ouais,、wow, c'est vrai que ça, c'était vraiment cool ça. Tu sais, à la m i n n t e tu commences à r e l a e r tes chroniques. Il y avait eu un 9 1 puis. Ah、euh, <rire> oh, ouais, OK.、Euh, Ça、fait que tu r é é c o u t e puis ah, mais regarde, c'est toi qui as gagné pour l'originalité, et elle t'a planté l'autre, c'est le point final. <rire> D'accord. Tant que moi, en dixième position, eh bien,、euh, ça devrait surprendre pas mal de monde, étant donné que c'est pas vraiment mon genre de musique, mais c'est Serpent s u r r o n d e Marduk. En dixième position? Ouais. Et... Oui. Fais de la fièvre, monsieur? Oui, oui. Non, mais j'adore cet album-là, honnêtement. D'ailleurs, la semaine prochaine, je passe une pièce. C'est drôle, hein? Moi, j'ai trouvé que c'était le pire Marduk. <rire> mais moi, j'aime pas vraiment ce qu'ils font généralement. Celui-là, je l'ai trouvé tellement intense que Le précédent album était très bon, celui-là. Il trouvait ça mou. Il trouvait ça. Le,、euh, le précédent album s'appelait. Rum 5.2. Il é t o i s pas o pire. c'est C'était très bon. Mais ça, ça m'a embarqué. <rire> en neuvième position, Grave Dagger, Clash of the Gods. On a eu un extrait tout à l'heure. huitième Position, Terrorizer, Hours of Zombies. C'est un très là, bon album. Ça, très, très dans, bon. dans le Dead Grind, c'est. C'est ça. C'est pas très, très recherché, on s'entend.、Ouais, moi, j e s t retrouvé quelque part,、euh, je sais pas où. Je p o u d r a i t pas te dire, là, il y a quelque part ça feuille dans le Top 70.、Là. Ok. 7ème <rire>、ouais, position, Nail et l'album At the Gates of Setu. Peut-être. Et là, j'ai eu une espèce de, moi aussi, à un certain moment donné, de dualité entre, Parce que j'aime beaucoup cet album-là. Moi, il est 22e dans mon. Mais, à un certain moment donné, je me suis dit, oui, c'est un bon album de death metal. C'est un très bon album. Mais en même temps, si je le compare au, à ses prédécesseurs, c'est un album qui manque de la magie conceptuelle qu'ils avaient habituellement. Donc, ça l'a fait rétrograder un petit peu. e、euh, n sixième position, dans le, je dirais plus t o n e r s l u d g e Orange Goblin. Très bon album. Analogy、aussi. for Adam, j'ai adoré très cet、bon、album-là. J'ai vraiment, vraiment adoré. En cinquième position, Fear Factory des Industrialists, qui m'a bien surpris parce que je croyais que Fear Factory avait comme pratiquement fait le tour de la question. Et j'ai été très, très agréablement surpris de cet album. En quatrième, au niveau Death Metal, Cannibal Corpse et l'album Torture, qui est son au moins un très bon album de 2012, quoique ce n'est pas mon meilleur de Cannibal Corpse. En troisième position, Aeon et Aeon Black, qui、C、est un excellent album. Très, très, album. très, très, très、mm -hmm. bon album. En deuxième position, Goggero, l'enfant sauvage. J'ai adoré capoter sur cet album-là. Et mon numéro un est Coloss de Meshuga. Deux groupes qui se ressemblent pas mal. Oui,、euh, effectivement. Deux oui, bien, tu sais, dans le métal, j'ai un parti pris pour ces espèces de, de mat metal-là qui sont très.、Euh... Bon, tu v a s virer d'être core éventuellement. <coughs> non, je penserais pas. Je penserais pas. Mais <rire> je pense qu'en qu en fait, que le produit core qui est allé chez une matte core compagnie, ils ont juste fait de p â l e très pâles copies Xerox de ce que ces bandes-là font. Ce qu'ils appellent le gent, là, dans le fond. Ça a absolument rien à voir. Mais j'ai aussi des t o p cinéma, hein. Donc, on i Puis,、euh, j'ai dix films. J'ai pris, pris la peine de, de, de monter des fiches techniques là, pour les dix meilleurs films, selon moi,、ah, les films que j'ai plus appréciés en 2012. Et à chaque bloc, je me propose de parler de deux films. Je vais le faire immédiatement. Je sais qu'il y a beaucoup de blabla, mais que ça s'étalera sur trois, quatre films. C'est notre émission. C'est <coughs> notre <une> émission. <coughs> ben, a l e z v o u s o u s faire foutre. Ben voilà, c'est le, le mot qu'il fallait. C'est exactement <rire> ce qu'il fallait dire. Je vais commencer par ma dixième position ici aussi. aussi. C'est un film que j'ai découvert vraiment à la fin de 2010, qui est un film d'Oliver Stone. J'en avais brièvement parlé lors de la dernière émission. C'est Savages. Qui m e t e n vedette, entre autres,、euh, Blake Lively, Taylor Kitch, s Aaron Taylor Johnson, b e n i c i o d e l t o r o John Travolta et Salma Hayek. Donc, c'est une. Juste pour trois noms, en partant, c'est une belle brochette. Ah oui, juste Salma Hayek. Moi, j'en fais une brochette. Ouais, ben, disons que là-dedans, tu t'oseras i pas parce que tu、ah, bon, es très méchant. Ah, vous m'en bref. Tu es très, très méchant. <rire> C'est l'histoire de Ben et s e a n qui sont deux copains d'enfance et qui ont、euh, développé un pote extraordinaire. Ils sont à Lacuna Beach, en Californie. Et puis, leur pote est tellement, mais tellement, tellement bon avec un pourcentage de THC tellement élevé qu'ils sont victimes de leur propre succès et tellement victimes qu'un cartel veut avoir leur produit. Euh, p u i s normalement, faire affaire avec un cartel, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, ça dégénère énormément et il y a beaucoup de violence. Ils sont des arguments assez persuasifs pour être, arriver à leur fin. e、euh, Oliver Stone, c'est quelqu'un que j'ai toujours,、euh, trouvé correct comme cinéaste. Principalement pour Platone, évidemment, qui est un excellent film, et j f k qui est excellent. Par contre, je trouve qu'il a une carrière très, très endantissée. Ah、oh、oui. Il y a eu des, des, des, des productions des qui ont été. e s p a c h i s s Ah、euh... oui, absolument. Il faut dire qu'Oliver Stone, c'est un. C'est un peu bipolaire, semblait-il. <rire> c'est quelqu'un qui est en c l i n à de très g r a n d e dépression. Donc, donc quand il fait des、là. bons films, c'est parce qu'il n'est vraiment pas en f o r m e Olin u v e r s e je ne sais quand pas. Quand il fait des mauvais films, c'est que là, il se sent tout normal. C'est possible. <rire> donc, ça va être juste d'Oliver Stone. Je vais donner un 8 sur 10. La neuvième position, c'est un film que je, je ne sais pas si tu l'as vu, d e Possession. Ouh, lrrrr. a la créature qui b i t e n i s o n Non, bon, non, je ne l'ai pas vu. Non, non, j a i pas vu. C'est un film de Olli Borndal, qui a fait Nightwatch, entre autres. Nightwatch, j'avais vraiment pas aimé, là, mais ça, c'est un bien film, un bon film,、euh, qui met en vedette Jeffrey Dean Morgan, Natasha Carlis, Kira Sigwick, Jay Brazo et Madison Davenport. Qui、euh, raconte l'histoire d'une、euh, petite famille qui, lors d'une vente de garage, la fillette s'entiche sa, sa, pour une vieille boîte très,、euh, je dirais, rustique, mais peut-être même très antique. Et、euh, elle veut absolument l'avoir, son père d é c i e de lui acheter. Mais cette boîte est simplement une trappe à démons, dont il y a un démon enfermé à l'intérieur. C'est f o n e Oui. C'est très original comme film de possession.、Euh, je dirais que c'est à mi-chemin au début entre la hantise un peu et la possession. e、euh, t c'est, c'est très déconcertant par moment parce que le, le, on comprend assez rapidement dans le film que le démon habite l'intérieur de la fillette. Physiquement, là. Il est logé quelque part à côté de son poumon,、euh, c'est un bon film. J'ai donné un 8 sur 10 parce que dans les films d'horreur en 2012, il n'y a pas eu de choses extraordinaires qui sont sorties. Mais ceux qui ont été généralement appréciés étaient parce qu'ils étaient originaux, pour ma part. Bien, je suis rendu à la m e position, mais ça, ça va être au prochain bloc. Donc, mon cher Sinistros, allons-y avec ton premier bloc de la soirée de cette Retro One d 2, Part 1. Bon,、euh, moi non plus,、euh, je ne suis pas un fervent admirateur de ce qu'était le heavy metal,、euh, mais il y a quand même des bons trucs qui sont arrivés en 2012, dont Grave Dagger que tu as mis tantôt, que je ne mettrai pas,、euh, mm -hmm. euh, c est un excellent album. Il y a ma deuxième position, qui m'étonnera toujours d'album en album,、euh, Side du Japon. Qui mélange toutes, à peu près tous les styles qu'ils peuvent trouver avec du métal.、Mm -hmm. euh, là-dedans, t'as du heavy metal, t'as des portions dite, t'as des portions black. m a i s t i o n s jazz. Jazz. Il、euh, y a du rock'n'roll là-dedans, il y a du funk, i l y a du ballroom. Il y a tout, tout, tout, tout. C'est complètement du joncté. Puis,、euh, si c'est mérité 9.5 sur 10, c'est justement pour le côté très original de la patente, puis leur sens du riff. OK. Les autres, c'est vraiment. Je ne sais pas comment ce qu'ils font, mais ils l'ont. Ils l'ont la patente. Alors, j'ai choisi la pièce、euh, Purgatorium, qui est la pièce numéro 1 de Insomniphobia. Ça sera suivi de Accept,、euh, qui est avec l'excellent album Stalingrad. Candlemas, également, avec l'excellent album Psalm、euh, for the Dead. Et Ram, groupe suédois qui fait du, du heavy metal peu traditionnel, qui m'a vraiment surpris cette année avec un album qui s'appelle Dead. Alors, allons-y tout de suite. Sigh avec Purgatorium. C'est parti.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 Ça... s、ouais, ouais, okay, oh, oh. i、si、vous voulez le meilleur du rap, c'est sur le Big Max Show tous les mercredis de 17h à 18h sur c e Foot 89,1. Les mercredis sushis. Tous les mercredis, à l'achat d'une consommation, le Mondo Resto Bar vous offre l e s sushis à volonté pour seulement 15 dollars. 15 dollars pour des sushis à volonté. Venez en profiter. Le Mondo Resto Bar, 120 rue des Forges, entre villes Trois-Rivières. Visitez-nous sur mandorestobar.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. 20h12, et vous êtes toujours à l'écoute de c i Fou 89 1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Mais qui plus est, vous êtes d à réanimation de The Undead Incorporated Show en compagnie du Goblin Sinistro, c'est de moi-même, a v Dr. p a i n Pendragon. Sinistro, ce qu'avons-nous entendu dans ta première présentation de la soirée? b e n c'est là qu'on voit qu'en 2012, il y avait encore du très bon heavy metal malgré ce qu'on pouvait y penser. Oui, je hey, dois en convenir. o effectivement. C'est pas tout. Tout ce qui est heavy metal qui est nécessairement bon. Mais ce s t pas tout、euh, ce qui est trash qui est nécessairement bon aussi. C'est ça. Ce s t pas tout ce qui est dead t qui est tout bon. Ce s t pas tout ce qui est black. Qui est... Effectivement.、Euh, mais je dois avouer que le côté heavy metal, je l'avais laissé、euh, de côté depuis, depuis très longtemps.、Euh, puis à force de découvrir certains petits trucs,、euh, puis revenir à nos anciennes amours aussi, ça, ça démontre que le style. e le style d Primaire du, de la grande famille du métal e s t encore très bien pris. Mais je pense que le heavy metal en Europe n'a jamais vraiment connu de baisse, ça, je, pense que, pas, je pense. Je、pas. pense qu'ici en Amérique, ça a peut-être eu à un moment donné une certaine.、Euh, C'est sûr que le heavy metal, tout court en Amérique,、euh, a eu moins d'heures de noblesse, parce qu'on est tombé tout de suite avec le, le, le vif du sujet dans、euh, le, le, le, le trash et, Ben, l'esprit de trash. l e s p e c'est ça, Mais je pense que, comme l'adage l e dit, rien ne s e c r i e rien ne se perd, tu sais. Non, c'est ça. Ça revient,、hein? On a l'impression que ça revient ici. Ben, comme le trash est revenu, euh, p q u é Ouais.、Euh, Heureusement pour nous, commence à s'estomper tranquillement. C'est <rire> parce que, moi, t'avouez, ben, franchement, ça, ça peut être une autre histoire qu'on peut raconter. C'est parce que le trash, quand c'est revenu comme, entre guillemets, à la mode,、ouais. là, on a, une, on a eu une u pour toutes les sauces. Là, là, toutes les bandes du Brésil, toutes les bandes、ouais. du Chili, la Colombie, là. On fait tout du vieux trash, là. Mais à un moment donné, regarde, ça fait. Ça suffit, là. Ouais, c'est parce que ça fait comme une espèce d'overdose à un c e r t a i n m o m e n t d o n n é Parce que ça sort tout du même rôle. Ouais, c'est ça, pareil. À un moment donné, tu sais, t'as Warbringer, t'en s o r t un qui est très bon, t'en sors un autre qui est moins bon, t'en sors un troisième qui est pourri. Mais ces bandes-là, souvent, vont sortir des albums beaucoup trop rapprochés l'un de l'autre. Ils tournent tellement, ils n'ont pas le temps de se ressourcer. Ils arrivent parce que le contrôle nous oblige à retourner en studio rapidement. Euh, ben, t'sais, Faute d'avoir eu un ressourcement, faute d'avoir eu le temps de pouvoir créer quelque chose de nouveau, ben, c'est la même recette un peu réchauffée. t'sais. Ben, C'est ça. Alors, on a eu euh, Ram euh, avec euh, la pièce Comes From the Mouth Beyond、euh, oui, sur l'album Dead, qui est évidemment、euh, 2012 sur Metal Blade Records.、Euh, Ram est un de ses groupes. Qui démontre que le heavy metal traditionnel est encore bien implanté en Europe.、Euh, parce que c'est quand même un très bon album de très bon heavy metal,、euh, comme mon. Du,、bon, du bon heavy metal. Que, du bon heavy metal, comme dans le temps. <rire> comme dans le temps. a n e t e p s Hey! Tu t'en rappelles, toi? <rire> ben, presque plus. e y、okay. Candlemas,、euh, également de la Suède, avec Prophet、euh, tiré de Psalm for the Dead.、Euh, Sur Napam l Records, très bon album ici. Et là. a c c e p t les pionniers du heavy metal, probablement mondial, avec les Judas Priest et compagnie. La pièce Stalingrad, qui est le deuxième album du titre. Rewind. s r e s i s d Stalingrad, la pièce titre du plus récent album d a c c e p t Qui est en fait le deuxième album avec Mark Tornio、euh, qui a remplacé Udo、euh, pour ce nouveau retour?、Euh, e c t a s y que... Quick. Oui, effectivement. C'est paru en 2012, effectivement, sur The Nuclear Blast. Et on a eu Sai du Japon avec Purgatorium de l'excellent album Insomniphobia. Et moi, tu vois. Ah, ça, t'aimes pas ça, je le s Je déteste pas ça, Sinistros. Mais ça m'embarque pas. Je sais que toi, le Rockmaster, vous êtes des fervents admirateurs de cette formation-là. Ben, Ça, c'est du joncté. Il n'y a pas、Mais、un album qui est pareil c'est f o u Moi, j a i pas. Fou. V... À date, je n'ai pas vraiment embarqué. Par contre, ce que je peux dire, et ça par expérience, ce que je dis aujourd'hui, ne pas aimer, des fois, le lendemain, je me dis, ben, finalement, je viens de découvrir quelque chose. Finalement, j'ai décidé de changer d'idée. Mais il n'y a q u i est f o u qui ne change pas d'idée, et fort heureusement, ça nous permet de découvrir autre chose. Eh et... Ceci étant dit, c'était quand même bien, là, ce que tu as choisi. Ben, ouais, <rire> je ferais un premier blog de 2013 avec des, des vieilleries de 2012. <rire> des vieilleries, oui. Pas <rire> c n petit l i n i q u e qui doit passer comme ça. C'est ça q u i est le pire. Dans, <rire> dans la radio dite commerciale, là, une t o u n e il y a six mois.、Hey, C'est donc bien vieux, ça. <rire> C'est rendu du vintage. Non, non, mais <rire> ça me f a i e r a i e Ça arrive, mes gars, des fois, là, ils se mettent à chanter une chanson, puis l i n q u i è t e puis là.、Hey! Ça fait longtemps, c'est vieux, ça. Ah, ouais, ça parle, tu sais, moi, tu as p a r de c'est vieux. C'est quoi, 1991, 9 9 2 Eh bien non, c'est 2011. Ah, c'est vieux, ça,、ouais. 2000. Ok, c'est correct. Ouais, le jetable. Bon, 20h17.、Euh, écoutez, je vais juste faire un petit, une petite incursion vers les spectacles qui sont à venir、euh, au niveau de BCI, parce que du côté,、euh, depuis ce que j'ai pu voir, du côté t r o i s vert métal, c'est tranquille présentement. Brief Concert nous, prépo, nous propose le vendredi 8 février prochain aux Fonds é l e c t r i q u e s la formation Touristas en compagnie de Firewind et Stolen Babies. Tu, touristas. Touristas. Touristas. <rire> t o f a i s a i s t a s t o u r i s t a Touristas. Touristas. Touristas. Quoi, qu'avec la face qu'ils ont, d'après moi, ils l'ont p o i g n é <rire> Ils l'ont p o i g n é à t o u r i s t a s Euh, c'est, comme je l'ai dit, au Faux-Fonds électriques, le 8 février à 19h, la coûte 20$ et 25$ taxes incluses pour y, y assister via admission. Enslave, Paul Bearer, Royal Thunder et Ancient Wisdom, mercredi le 20 février prochain, au Faux-Fonds électriques toujours à 19h30, la coûtera 22$ et 50$ et 27$ et 50$ taxes incluses pour y assister via admission. Voice from the Dark,、euh Marduk, Mount Spell, Inquisition, The Foreshadowing Death Wolf dimanche 24 février prochain 1 9 au Club Soda au coût de 2 6 3 0 et 44 plus taxes, c'est pour tous, b i é t r y du Club Soda, s i d w o r k Jeff l m i s Blackguard, The Browning, Wretch, Le dimanche 17, mars dimanche 17 mars prochain à 18h10 au Café Campus au coût de 20 25 taxe incluse. VIP à 17h au coût de 55 taxe incluse. Disponible via admission. Ah, tu vas être content, Udo! Ah,、oh, ça pourrait être intéressant. Udo est invité. Bon, ça faisait longtemps qu'on ne les a pas vus, eux autres. Oui, Udo, en première partie, t a、ouais, c c e p t s Oui, c'est ça. Le 12 avril, un vendredi à 19h, au f a u f o n d s Électriques. Ça dépend à qui s e r a les invités. Ça pourrait être intéressant. C'est pas encore déterminé. Donc, au coût de 25 et 30 taxes incluses via admission. Et c'est au f a u x f o n s Électriques, le vendredi 12 avril prochain. C'est cela. c u d o q u i n'a pas sorti d'album depuis 2011, si je ne m'abuse. Ça e fait pas si longtemps que ça. C'est vieux, 2011, 2 0 1 s C'est rétro. Donc, c'est un très bon album. Je sais que t avais bien aimé. Oui, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on dit, ça, là? Ben, c'est vieux. Ouais, c'est ça. C'est comme toi. <rire> toi, t'es pas mal vintage, toi. Très, très vintage. Ouais, tu dois valoir de l'argent. J'ai une vieille, vieille grille en avant, là, c'est <rire> ça. Des vieux boutons. <rire> <rire> J'ai une vieille, vieille grille en avant. Les <rire> vieux boutons montent à 11. <rire> oui, c'est vrai. Ça, c'est mon pas seuil pas de tolérance. T'es de ça à la l'ample, toi? Oui. Des fois, ça allume pas、fait、fort. T a, t a, t a, je t'avise qu'elle a l'air de brûler. C'est ça, des fois, ça allume pas fort. Bon, OK. Mon deuxième bloc de la soirée. Cette fois-ci, j'y vais dans une v a g u e Je dis que j'ai pas de concept. C'est pas totalement vrai. Ton concept, c'est le chaos. <rire> c'est v a i、oui, c'est cela. Non, disons que j'ai regroupé dans. En fait, j'aurai cette semaine et la semaine prochaine un bloc qui est beaucoup plus Stoner Doom. e Donc, ça, c'est la première présentation de ce concept chaotique. On va entendre cette fois-ci, e、euh, les formations,、euh, canadiennes, euh, britanniques et américaines qui sont Cathy Roll, Orange Goblin, Buffalo Terry、euh, MTL et les formations Down que tu connais probablement parce que c'est Felipe Anselmo, ex Pantera. Qui, selon moi, a trouvé beaucoup plus sa voix avec cette formation-là qu'avec. m a i s、euh... je parle pas Il... sans mauvais jeu de mots, là, parce qu'il p prend... r r a i c e s t à deux sens, mon histoire, là.、Ouais. Sa voix.、Euh... Puis je parle pas de quelqu'un non plus, là. a v e c Down, je p e n s e que c e s t v r a i m e n t son s t y l e m u s i c a l q u i c a d r e le m i e u x a v e u c n s e l m o e t c e s t a u s s i là qu'il d é v e l o p h Ptuch. p e u c h Ptuch. Ptuch. p t u e h Ptuch. Ptuch. Ptuch. Ptuch. Ptuch. Ptuch. Ptuch. Ptuch. Ptuch. Ptuch. e t Pt. Pt. Pt. Pt. Pt. Pt. Pt. Pt. Pt. Très petit épée. A New Ice Age qui est paru en 2012, le 2 décembre dernier sur Rise Above Cathedral, formation britannique, et la très bonne pièce Open Mind Surgery. Yo!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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a r n s Arrête de pleurer, s o n m s t r o OK. t e s dit d'arrêter! Non. <rire> non. <rire> On dirait une petite vache qui m e u r t quelque part. b e un v e a u d e l a i t <rire> Oui, un v e a u d e l a i t <rire> Ok, il est 20h quelque chose, là. 40, mettons. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation, bien sûr, sur les ondes de C'est Fou. 89 FM, e la radio compuse de 3D. Parce que. Parce que. On vient d'entendre, à l'instant avant la pause publicitaire, la formation américaine Down et la pièce, la pièce Witch Ripper que l'on retrouve sur Down 4 Part 1 de Purple Hippie, qui est paru le 18 septembre dernier、Un、sur... Hippie Pourpre. Hippie Pourpre sur Down Record. j u s t e auparavant, nous avions la formation canadienne, qui est plus est montréalaise, Buffalo Terry MTL, et la pièce Heavy Ride, pièce d'ouverture de l'album du même titre, qui est par paru le 1er mai dernier sur Gallery Records. Nous avions Orange Goblin, cette formation britannique, et la pièce Red Tide Rising, pièce d'ouverture du très bon album Analogy for the Dam, paru le 13 février dernier, 2012, bien entendu, sur Candlelight. Et en ouverture, formation britannique également, Cathy Droh et la pièce Open Mind Surgery, tirée du très bon Happy、A、New Ice Age, paru le 2 décembre dernier 2012,、hein? sur Rise Above Recording. Ceci étant dit, je suis rendu à ma deuxième chronique cinéma avec le numéro 8, <coughs> je ne sais pas si tu l'as vu, de Raven. Ben oui, j'ai vu ça. Puis, je l'ai vu en anglais. Comment tu trouvais cela? En anglais, assez dur à suivre. Ben, c'est britannique. C'est parce que c'est du Old English, hein, des、fait. années 1800 Cuc, puis c'est du. C'est ça. Oui. Moi, j'ai encore plus de difficultés que toi, je l'ai vu en chinois. c'est du old chinois. Du old chinois. C'est p e u t old chinois. Non. Je l'ai vu en français. The Raven, qui est un film de James Mategh, qui a travaillé entre autres sur The Matrix, Star Wars et Star Wars épisode 2, qui met en vedette John Kozak, le très bon John Kozak dans le rôle d'Edgar Allen Poe, Luke Evans, Alice Eve et Brendan Leeson. Ça raconte les derniers jours de la vie de Monsieur Edgar Allen Poe, célèbre écrivain américain. Mais en fait, c'est pas vraiment du Old English parce que c'est américain, ça. Baltimore. Baltimore. Mais c'est du Old English dans le sens que c'était à l'époque. C'est du Old Américain. Il y avait encore de l'influence de la colonie et tout ça. Tu ressens dans le film la version en anglais. C'est très, très. Dans les dialogues, c'est très. e d g a r Allan Poe, là. Oui, c'est parce qu'il y a de vieilles expressions. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est les derniers jours d'Edgar Allan Poe qui se voient. Malgré lui, embarqué dans une enquête pour élucider les meurtres et trouver, évidemment, le meurtrier, qui s'inspire des nouvelles de Monsieur Poe, qui publiait à l'époque quelques... g i a i s e r i e s Bon, c'était considéré comme étant de bas étage. Je c o i que c'était quand même excellent.、Euh, dans un journal local.、Euh, moi, j'ai donné un 8 sur 10 à ce film-là parce que, au départ, c'est un film d'inspiration très victorienne, très gothique.、Mmh. J'aime beaucoup cette ambiance-là. Recréer cette ambiance-là. Très, ambiance -là très aussi, dark. Très dark. Et recréer ce type d'ambiance-là, ça demande énormément de recherche pour être capable vraiment d'avoir l'effet. Parce qu'on s'entend que autant en Europe qu'autant en Amérique, c'est une époque qui est assez sombre, c'est une époque qui était par moment s très misérable pour la majeure partie des, h、euh, des habitants. Il y avait vraiment seulement deux classes ou à peu près. Les très riches, très bien nantis et les très très pauvres. Et,、euh, c'était, c e s t une époque où on se faisait encore passablement la loi soi-même. Donc, c'est un excellent film qui allie, je dirais, quelque peu le, le, le, le fantastique à, aux policiers. C'est très bien interprété. John c o s a c k est très convaincant dans le rôle d'Edgar l l e n Poe, q u o i q je ne l'ai pas connu. Jean personne. John c o s a k a toujours des bons tout, rôles. Tout、lui. à fait. C'est un très bon acteur. Je ne peux、mm. pas dire qu'Edgar l l e n Poe était vraiment l e même, parce que je l'ai très peu côtoyé. Bien, moi, là, en tout cas. Tu le connais un peu. Moi,、quoi? m o e m o retenais. OK. OK. c'est quelqu'un de très bizarre à la fois, Edgar Allan Poe.、Ouais, quelqu'un de façon, très tourmenté J'ai l'habitude de me tenir et du monde、euh, pas très recommandable. <rire> Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. <rire> Donc, The Raven, c'est un film à, vraiment à voir. Mon numéro 7 est un autre bon film, en fait, moi, qui m'a plu beaucoup. Je donne aussi un 8 sur 10. Je pense qu'il t'a plu aussi, qui est un film de James Watkins mettant en travail Daniel Ratcliffe, d e Woman in Black. D'autres films très, très dark.、Euh... Très dark, encore à peu près dans la même époque.、Mais、Daniel Ratcliffe, il ne se rappelle pas de ses,、euh, ses spells. Parce qu'il、oh! rentre, rentre à un moment donné d'une a n s pièce qui est très, très noire. Voyons, Daniel Lumos, Lumos. Oui. b e n en fait, je pense qu'il ne se rappelait pas qu'il. Non, il s'est rappelé qu'il ne devait pas faire l'autre personnage m o u i c'est ça. Mais une、euh, chose qui est très, très bien, c'est qu'au bout de 15 minutes de, du film, tu oublies carrément to... Harry Potter. Absolument. Là,、euh... Absolument. Je suis d'accord. Et même moi, je pense que j'ai fait le, le, la transition plutôt s que ça dans le film. Bah, moi, je dis 15 minutes <coughs> là, pour ça donner un peu.、Euh... Mais ce n'est pas un chalet que ce soit lui. Ah, Pas du tout. Non, parce qu'effectivement, du... Daniel Radcliffe, on pourrait lui. Ça pourrait être le genre d'acteur qui aurait. One Roll. Oui, pis u qui aurait pu rester collé avec,、euh, avec、Exactement. le rôle d'Harry Potter. Un peu Mais, comme,、euh, je dirais,、euh, William、Hamill. Shatner avec Captain Kirk. Oui, ou Mark Hamill ou, avec、euh, l u k e s k y w a l k e r tout à fait. Pis il y a de nombreux exemples comme ça. Mais non, de, moi, je pense que c'est, c'est une des pre premières productions dans lesquelles il joue vraiment, là, quelqu'un de, un acteur connu, qui est autre que la saga des Harry Potter. Et ça passe très, très bien. Et c'est un film, c'est un film, je dirais, D'horreur et en même temps de mystère. Et encore là, on est dans une ambiance très, très dark, victorienne, très victorienne,、ouais. très gothique. Ben, ben, de la, de la brume. Ben, oui. Zéro, ouais, ouais. Oui, oui c'est vraiment très, très bon.、Euh, D'ailleurs,、euh, on retrouve,、euh, si je ne m'abuse, Roger Allam qui était aussi dans Harry Potter. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait dans Harry Potter?、Euh, je crois qu'il f a i t m a i s C'est lui qui fait César dans la série Rome. Euh, euh, oui, c'est ça. Ou je me trompe. Mais Le y n a... Il, le personnage qui, est, qui accueille Daniel a c l i n s Il joue oui, dans Harry Potter、oui, oui, oui, oui, oui, oui, J'oublie、oui. le nom, mais bon. Bref, The Woman in Black, je donne un 8 sur dix. C'est James Watkins. Et James Watkins avait fait, entre autres, The Descent Part 2. C'était très bon comme film.、Oh, oui, il fait、euh, le frère d'Albus Dumbledore dans.、Euh, Je pense que c'est、oui, oui, ça. ça. Donc,、euh, je serai rendu à la position 6 plus tard, mais maintenant, Sinistros. e Bien, tant qu'à parler dark, on va y aller avec un, un bloc un petit peu plus,、euh, un petit plus, plus poignant, un petit peu plus dérangeant, si v o u o u l e z On va pas dire poignardant. Poignardant, peut-être. On va y aller avec、euh, un bloc plus.、Euh, Plus bruyant, plus、euh, sombre et plus, plus pas gentil.、Oh, d'accord. Alors, on va commencer avec un groupe、euh, anglais d'Angleterre. Ah, ouais, non, c'est de la même place. Oui.、Euh, qui m'avait、euh, étonnamment surpris en 2012、euh, avec un album、euh, qui s'appelait、euh, Denouement qui était sorti le 1er janvier. Et en faisant mes recherches,、euh, mes, mes trucs pour faire mon, ma, ma feuille de nomenclature, Je me suis aperçu que ce groupe-là vient de sortir un nouvel album le 2 janvier. Alors, ça va être à se procurer, à écouter、euh, étrangement, vous voyez. Alors, c'est la formation Abyssal、euh, qui fait un genre de Death, Doom, Dark,、euh, très abyssal.、Euh, très, très... <rire> Abyssal. Oui, c'est ça. H, <rire> Avec un H. Oui, avec des i t s surtout de c r o t t é r D'accord. Donc, c'est très.、Euh, c'est très,、euh, très. Très lourd, très. très pesant, très.、Euh... Claustrophobia, c'était mieux. Cla Claustrophobia, avec、ah. une longue pièce.、Hein. Oui, une très longue pièce. Ça sera suivi des Français de Gorod, qui font dans un Death、euh, très technique. Hanal Natrak, qui font de la pure folie.、Euh, oui, c'est crinqué. Nile, qui font de la pure folie, eux autres aussi, mais égyptienne. <rire> Et Revocation, formation américaine, qui donne dans un trash metal des plus techniques.、Euh. Alors, allons-y tout de suite. Abyssal, d e m o s Upon All Ruins. ディヌ・マンタ。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 C'est une façon de s'émanciper, une façon de se libérer, une façon de s'exprimer. Toi aussi, tu peux le faire en t'engageant à C'est Fou et en montant ton projet d'émission. C'est Fou a besoin de toi. Pour t e s informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca ou visitez lecfou.ca. Vous êtes à C'est Fou pour l'écouter. <rire> C'est ans. fou, 21h15, effectivement, vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour deux raisons parce que vous êtes assez fou et vous êtes aussi assez fou. <rire> Sinistrose! Déjeule un petit peu, là. Oui, nous avons eu droit à un bloc de pure folie.、Euh, bergère. Bergère. Oui, il pleut, il pleut, des clous. C'est ça. ça.、Euh, qui, qui roule la masse pas mousse, surtout si le cap n'est <rire> pas enlevé. Une chance qu'on <rire> n'a pas mis entre tes mains à l'époque les grands contes de ce monde, hein, parce qu'on n'a rien compris. Ça v a ê t r e très bon. <rire> oui, j'imagine, oui. Revocation, avec la pièce de Grip Titans, c'est tiré de. Un、euh, tout récent、euh, mini-album intitulé Tetrato Genesis qui est disponible gratuitement en téléchargement.、Euh, ça, c'est paru sur s i o n Audiovisuel. s i o n oui, c'est la même compagnie qui fabrique les voitures, c'est cela.、Mm -hmm. Alors, on a eu Niall avec、euh, The Fans Who Come to Steal the Magic of the Deceased. Qui est ton numéro 22,、hein? Qui est mon numéro 22, effectivement. Euh, c'est tiré de t h e Gate of Setour, qui est paru sur Nuclear Blast. Nous avons eu a n a l u n a Track, qui est probablement le spectacle de l'année pour ma part, e、euh, n 2012. C'est le band qui, qui m'a vraiment j e t é par terre. La pièce, Forging Tours de Sunset. Et non, live, il fait pas le c a o u l à la fin. <rire> C'est、ouais. tiré de l'album Vanitas qui est sorti sur Candlelight Records. Nous avons eu g o r r o d avec Elements and Spirit de l'album Perfect Absolution paru sur Listenable Records. Ils ne sont pas reposants. Non, c'est assez, assez technique,、hein? assez fou. Hi, <rire>、voilà. Et i t Et、euh, Abyssal d'Angleterre <rire> avec Demos、euh, Upon Ruins a、euh, tiré de l'album d e l u m e n t étiquette、euh, indépendante. Et ils viennent tout juste d'en sortir un nouvel album. Alors, je vous en parle dans les, dans les semaines à venir.、Euh, probablement en février, parce que. o a r r t r e l a Retro Undead risque d'occuper le restant de, de janvier, vu qu'il reste une seule émission en janvier.、J j、non, il reste deux émissions. Non, il émissions. reste deux. Bon, ben, deux rétros, c'est ça. Ouais, ça pourrait ressembler à ça. Là, ça ressemble à、Dieu. ça pas mal. Parce que là, je regarde ça. À l'heure qui est rendue, j'aurais peut-être pas le temps de mettre mon Ben, t'auras, t'auras, t'auras peut-être pas le temps. <rire> c'est ça. Mais c'est pas grave, on donne du temps à、oh, manger. On,、si、on veut la faire pendant six mois, la f e r a pendant six mois. Quoique ça aurait pu vraiment sa raison d'être dans six mois, là, mais façon de parler. De toute façon, on s'en sert jamais en bas de trois émissions. Ben, effectivement, bon, effectivement、si、on se réfère aux années antérieures. Ça correspondait à peu près à ça, en nombre d'émissions consacrées à cette r é t r o u n d e a d Euh, ben, moi, je vais y aller avec ma troisième,、euh, mes trois, mon troisième bloc, donc mes troisième sélection, si on veut, d'émissions. Moi aussi, j'y vais cette fois-ci avec un bloc un petit peu plus musclé dans le death metal. En fait, ce ne sera que du death metal. Avec des,、euh, des formations comme,、euh, Julien Clair. f r é i s i n e t t e Lapoire. f r é i s i n e t t e Lapoire, effectivement. J'ai aussi、euh, Madame Sylvain de Symphorien. a Oh, c'est ça. C'est très dette, ça. En tout cas, ses robes étaient pas reposantes. <rire> <c 'est> que... <rire> J'ai dit ça, puis je suis certain qu'à peu près les 99 des auditeurs ne savaient même pas de quoi on parle. Là, Il y a mais... comme chez Denise aussi. h <rire> Émission qui aura fait découvrir Normand Bradway. Oui, c'est ça. Oui. Allez, g Non, on va y aller avec du. Avec je commence à du joncter.、Euh, des albums qui m'ont、euh, vraiment plu, je dois dire, en 2012, et particulièrement le dernier que je vais présenter. On va débuter avec une formation qui. formation maintenant canadienne, mais qui initialement vient des Émirats arabes, formation n e f h i l i m o u i s un excellent album.、Euh, o u i c a u s e of, of Entropy. entropy là, C'est vraiment bon, c'est paru le 7 février dernier. Ouais. c'est vraiment excellent. On va écouter du Cannibal Corpse de ton cousin Sinister. s i n i s t e r m i n e i t t un très, très bon album aussi. Ouais, le Carnage Ending est très bon. On va terminer avec i y a n Et, cette formation-là m'a vraiment, vraiment épaté pour, e n fait, c'est un album qui est péré à la fin de 2012. Allons-y tout de suite avec Nephilim et la p s Hellborn. Go! Le 28 au 31 janvier 2013 se tiendra la 25e édition du Carnaval étudiant de l'UQTR. Sous le thème Un carnaval en cinémascope, le comité organisateur invite les 25 associations participantes à quatre jours de festivité et de compétition. Pour participer, inscrivez-vous auprès de votre représentant d'association d'ici le 13 décembre. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook au Carnaval étudiant UQTR et inscrivez-vous comme bénévole au kiosque près de la cafétéria. Le Carnaval 2013, 25 ans de franche carnavalerie. Électrotactile, jeudi, 2 1 h b o t a n la meilleure pizza en ville.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 C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. 21h42, cela tire à sa fin. Cette première édition de la Retro o n d e a d est bientôt,、euh, ben, comme l'année 2012, mort et enterré. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, a v a n t je vais vous présenter ce que vous allez entendre. L'excellente formation suédoise, Ion, et la pièce I Wish You Death, tirée du très bon album Ion Black, paru le 20 novembre dernier sur Metal Blade. Ça, c'est un conseil de réanimateur.、Euh, t r o u v e r ça, cet album-là. Ça vaut、oui. vraiment la peine. Assez simple à trouver, d'ailleurs, et je dirais à bon prix, généralement. C'est un très bon album. Juste auparavant, nous avions le cousin de Sinistro, Sinister. Un autre excellent album.、Euh... Qui vient de, Sinister vient des Pays-Bas, par contre,、oui. contrairement à toi. Oui,、oh, bien s u r moi u e a i bien, bien de la famille d'Incarpat. e Oui, c'est ça. C'était très tentaculaire,、mm. la famille de Goblins.、Mm. e、euh, Et la pièce de Transylvania, City of the Damned. Ça, je disais, d'Incarpat. Effectivement. <rire> e <rire> Tirée du dans, ben, dans, oui, dernier album, mais j'allais dire, j'espère que ce n'est pas le dernier album avec, ce, avec un titre semblable, The Carnage Ending, paru le 21. 28 de septembre dernier sur Massacre Record. Un très bon label en p a s a n t Oui, effectivement, tout à fait. Vous aviez en formation un, des leaders, des têtes dirigeantes, des têtes, je dirais, pionnières de la forme, du, du mouvement death metal tel que connu aujourd'hui. Calibre Corpse, formation américaine, et la pièce Scourge of Iron, tirée du dernier album Torture qui est paru le 13 mars dernier sur Metal Blade également. Et n o u avons ouvert avec la formation canadienne, maintenant, Mephalium et la pièce a l b o r n s é r i e de l'album Coys of Entropy, qui est p a r u le 7 février dernier. <coughs> Pardon, c'est une autoproduction.、Mm -hmm. euh, juste la dernière parution de cinématographique que je vais vous présenter ce soir, qui est le film en sixième position Lawless. Que et... je n'ai pas écouté、ah, encore. Que tu devais. C'est parce qu'il y a des. Il y a des séries de truck qui ont passé un petit peu avant.、Okay. Là. Il est sur le coin de la table du salon et il attend patiemment. Bon, ben, si j'étais toi, là, je ferais une pause des séries pour écouter ça pendant deux heures. Tu vas triper, triper. L'Harless, en français, des hommes sans l o i qui est un film de John h i l l c o a t qui met en vedette Shelley Buff, Tom Hardy, l'excellent Tom Hardy, Jason Clark, e Guy p e a r c e et Jessica Chastain. Ça se passe en 1931 au cœur de la Prohibition. Alors que dans le comté de Franklin, en Virginie,、euh, célèbre pour, pour sa production d'alcool, évidemment, de contrebande, les frères durabonduran, Bonduran, q u i l d i t mais c'est Bonduran, ils appellent le même en français, ont un petit,、euh, petit commerce très, très, très,、euh, lucratif. Ils ont des ententes, des ententes avec les, euh, les, euh, les autorités, les autorités régionales et locales jusqu'à ce que soit s e n dépêché s Sur place, par、euh, les plus hautes instances,、euh, quelqu'un qui doit mettre fin à cette.、Euh, quelqu'un de la prohibition, évidemment, mettre fin à ce trafic, qui, en fait, ne se veut qu'être qu'un simple. mange r de c u r r t t e s p o u r r i ambitieux, qui ne veut qu'à simplement récolter son avoir et lui aussi avoir, <rire> se faire graisser la patte. Et les frères、euh, Bondurant disent: No fucking way. Et c'est d'une violence, mon ami. C'est extraordinaire. Pas, pas que la violence est extraordinaire, mais c'est vraiment <rire> pas possible. l violence e o i m a i s c'est très explicite.、Euh, c'est un film qui a été très, très bien réalisé. Ça représente vraiment bien ce que pouvait être la prohibition. Et le jeu des comédiens, Sinistros, est excellent. Pour vraiment tu vois ça, tu vas capoter sur Tom Hardy, qui joue le rôle de Forrest là-dedans, qui est le chef des trois frères. qui dit, à un moment donné, au procureur qui vient de voir l'intimider, il dit,、euh, si tu reviens ici avec tes hommes, il dit, tu vas te ramasser avec un hachoir dans la tête. Ça mettait le faux pas, de la guerre a débuté que ça. 8.5 sur 10, l a r l e je le conseille à tout le monde. On devrait se quitter probablement sur ce qui est semblable. Ben, je dirais, peut-être deux pièces, Sinistros. Et avec un petit bloc、euh, un petit peu plus、euh, bizarroïde. Je ne pense pas、euh, qu'on puisse passer le bloc en entier.、Là. Non, mais au moins, au, au peut moins une.、Euh, Peut-être même deux.、Euh, Seer Bliss,、euh, qui vient de Hongrie,、euh, qui font un genre de black metal à、euh, saveur jazzy. Avec une pièce qui s'appelle、euh, Ballad of the Shipwrecked.、Euh, C'est tiré de l'excellent album Eternal Recurrence. Et, et si on a le temps, on aura. Isan. Isan, qui est mieux connu pour son travail avec Emperor, Emperor.、Ouais. avec、euh, l'excellente pièce de p a r a n o ï d、euh, du non moins excellent Eremita. Alors, si vous aimez le progressive metal、euh, à saveur très black,、euh, c'est un album、euh, vraiment enlevant. Alors, allons-y tout de suite à c i r Bliss Ballade of the Shipwrecked. Go! De la relève de Sinistros, puisque ce de dernier devait quitter un peu plus tôt pour,、euh, parce que je pense qu'il avait la diarrhée ou quelque chose du genre. <rire> non, il y avait des obligations、euh, matrimoniales. Où je suis-tu, m o、ouais. Bon. On vient d'entendre la formation Sir Bliss, formation、euh, de Hongrie, si je ne m'abuse. Et la pièce Ballade of the Shipwrecked, tirée du dernier album Eternal Records, de, de l'étiquette c a n d l e l i g h t C'est très bien, j'aime beaucoup. On va se quitter sur une dernière pièce de Isan, e e n、euh, en fait, artiste de la Norvège, et la pièce de Paranoid, tirée du dernier album, Eremita,、e、est a par p a r u e également sur Candlelight. Sinistro s'avait décidé de faire un festival Candlelight.、Euh, <coughs> simplement de vous dire que la semaine prochaine, ça sera la deuxième partie de la Retro Undead, et à ce train-là, il se pourrait quand m ê m une troisième. j a u r a i moi-même, peut-être des choses qui vont se rajouter d'ici la semaine prochaine, dû aux écoutes que j'aurais fait dans la période des fêtes qui m'ont fait redécouvrir des, des albums que je croyais moins bons qu'ils étaient en fin de compte. Côté, juste une petite parenthèse, film à revoir ou découvrir. Je vous invite à revoir le film de George et Romero de 1985, Day of the Dead. C'est un excellent film de zombies qui fait partie de sa saga des zombies.、Euh, c'est très très bien. Et puis,、euh, c'est probablement parmi un des excellents films de mort vivant. C'est un maître du film de z o m b i e Romero. Donc, Day of the Dead fait, faisait partie initialement de la première trilogie, The Night of the Living Dead, Day of the Dead, Dawn of the Dead, et ainsi de suite. Donc, Day of the Dead, c'est à revoir. On va se quitter avec Izan et la pièce d e Paranoid, tirée de l'album Eremita, comme je le disais. Et sur ce, eh bien, allez tous vous faire foutre Go!